Bismillah donc on continue incha'Allah euh, sur les mérites du mois de Rajab on, est, on en est au salat aux prières donc euh, les prières des jours spécifiques du mois de Rajab la première nuit du mois de Rajab il a rapporté d'Anas Radiyallahu Marfou'an que le prophète sallallahu sallam a dit à ses compagnons radiyallahu anhum Inna an salat la prière de maghrib la première nuit de rajab thumma salla ba'daha 20 unités de prière ifatihat al kitab <imitation> avec la fatihah une fois seulement qul huwa donc avec 10 salam donc c'est 2 2 2 2 2 2 2 2 10 fois quoi 10 fois de la qat ma thawabuhu Est-ce que vous connaissez sa récompense Ils ont dit, Allah et son... Allah, Rasulahu alayhi wa sallam. dit, Est-ce que vous connaissez la récompense Certes, c'est Jibril alayhi wa sallam, Ruhu alayhi qui me l'a enseigné. On a dit, Allah et son, et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, حَفِضَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي نَفْسِهِ وَمَالِي وَأَهْلِ وَوَلَدِهِ Allah Ta'ala le protège dans sa personne dans ses biens dans sa famille et dans ses enfants ou et il sera préservé du châtiment de la tombe et il passera sur le sérap le pont du Sirat comme euh, un éclair sans et il, et il euh, passera sans etsab et sans adab, sans châtiment et sans question Donc maintenant, la première nuit, enfin les prières de la première nuit de vendredi du mois de Rajab, que l'on appelle la nuit de Ra'ib. Donc c'est le jeudi soir, hein, quand on dit la nuit en islam, c'est avant le jour. Donc c'est le jeudi soir, la nuit du jeudi au vendredi plutôt. Anas ibn Malik, r.a, on rapporte le Prophète sallallahu sallallahu sallam a dit Fama amina hadin yasumu yawmal khamisi awwala khamisi yunfi rajab Celui qui jeune le premier jeudi du mois de rajab Ensuite le soir, donc la nuit du vendredi Entre le maghrib et le isha Il fait douze unités de prière Chaque raka'at Une fatiha Trois fois inna anzallnahu fi laylatil qadr Puis douze fois donc à chaque fois en faisant deux rak'at de rak'at et lorsqu'il a terminé sa prière s'il dit allahumma salli 70 fois ensuite s'il se prosterne Et dans sa prosternation s'il dit soixante dix fois En ensuite lorsqu'il se relève de cette prosternation s'il dit soixante dix foisrabbirfir warham watham taallem. فَإِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَزِيزُ الْأَعْظَمُ Ensuite il se reprosterne et il dit les mêmes euh, taspires qu'il avait fait dans sa prosternation juste avant. Et ensuite il demande à Allah Ta'ala ses demandes. Certes Allah lui donnera tout ce qu'il demande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a continué. Il a dit... par celui qui détient mon âme entre ses mains. Si un serviteur homme ou femme fait cette prière, certes Allah Ta'ala lui pardonne tous ses péchés, même du nombre des écumes de la mer, des grains de sable, du poids des montagnes, des gouttes de pluie, Et les feuilles des arbres. Cette personne, elle sera, elle point intercéder pour 700 personnes de ses, de ses proches le jour du Riyam. Sa première nuit dans sa tombe, lorsqu'il sera dans sa tombe, sa première nuit, la récompense de cette prière prière viendra à lui avec un, un beau sourire. et avec une belle langue euh, très éloquente lui dira oh mon ami tu peux être joyeux car tu es sauvé de toute difficulté alors il lui dira mais qui es-tu wallahi je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau de visage et de plus doux de paroles et de meilleur parfum il lui dira oh, mon bien-aimé moi je suis la récompense de la prière que tu avais faite telle nuit, tel mois, telle année. Cette nuit, je vais te fais je vais faire ce que tu veux, ta demande. Dans ce dans ce, ce, ce moment, cet endroit où tu es tout seul dans la solitude, je vais être ton ami et je vais retirer de toi le sentiment de solitude. Et lorsqu'il sera soufflé dans la trompe et il les gens ressuscitent enfin lorsqu'il sera souffert dans la trompe je serai une ombre au dessus de ta tête dans les plaines de l'au delà de priième donc tu peux être content et joyeux car tu ne vas perdre aucun réel de la part de ton seigneur aucun bien éternellement de la part de ton seigneur C'est un autre hadith Celui qui jeûne le premier jeudi de Rajab Ensuite il prie La nuit de vendredi 12 raka'ah Allah ta'ala Lui donne pour chaque raka'ah Sans palais Dans maq'a des sidq'im Bila raybim wala chak Sans palais Dans maq'a des sidq'im C'est le paradis en fond Sans doute et sans aucun doute, il lui donne. Alors, il y a encore beaucoup de hadiths sur les mérites des prières. Oui. <coughs> Donc ensuite la prière à faire le premier vendredi de Rajab la journée cette fois-ci. Donc euh monsieur Mohamed Nazni qu'a Dieu s'il reuh euh, euh l'amid Allah a dit que qu'il faut faire le premier jour de Rajab, enfin pardon le premier vendredi de Rajab entre le salat al-jum'a in asr atouh dhuhri asr quatre unités de prière chaque rak'a donc après la fatha sept fois ayat al-kursi et cinq euh, fois mm. qul et et lorsqu'il fait le salam après le salam 25 fois il doit dire La Hawla Wa La Illa Billahi al aliyil al azim Al-Kabiri Al-Muta'al vingt fois Et à la fin, il doit dire Dix fois Astaghfirullah wa Atubu Ileyhi Voilà pour la première nuit du vendredi, le premier jour de vendredi Les prières du milieu de Rajab Du moitié de Rajab, quinze Il est rapporté d'Anna Radhiyallahu anha hadith qu'il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, wa sallam, a dit Celui qui prie la 15e nuit de Rajab 14 rak'at de prière, 14 unités de prière qui récite à chaque unité après la Fatiha, قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَدْ 20 fois, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 3 fois, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ 3 fois, et lorsqu'il a terminé sa prière, il fait 10 salats sur moi, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et qu'ensuite, il fassent le tasbih, le hamd, le tahmid, le... le takbir et le tahlil. 30 fois chacun. Donc en fait, dire. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumakbar, la ilaha illallah. 30 fois. Ba'atallah ta'ala ilayhi alfa malakin. Allah ta'ala... envoie à lui mille anges qui écrivent ces bonnes actions pour lui et qui plantent pour lui des arbres dans le firdaus au plus haut degré du paradis ou maha anhu koul la dambin asabahu Et Allah lui détruit pardon efface pardon lui efface tous ces péchés qu'il a fait jusqu'à cette nuit et il ne lui a inscrit plus de péché jusqu'à l'année suivante وَيَكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ قَرَأَ فِي هَذِي الصَّلَاةِ Et pour chaque lettre qu'il a récité dans cette prière, Allah Ta'ala lui écrit, lui donne سَبْعَ مِئَةِ 700 bonnes actions pour chaque recours et chaque sujoud Allah Ta'ala construit pour lui Dix palais au paradis des palais de zabarjad euh, vert je ne sais pas il y une.. pierre précieuse donc euh, vert wa'ata bi kulli rak'atin fa Allah yidan 10 madain fil jannah dans le paradis Allah bon, tu vois cette de quoi Kullu Madinatin Shagvil min Yaqouta Hamra De Yaqout rouge oui je sais pas comment on dit Et un ange vient à lui Cet ange Il met ses mains euh, entre ses épaules Et il dit recommence à nouveau tes actions car tous tous tes péchés passés ont été pardonnés sinon il y a encore une dernière prière que l'on peut faire dans cette nuit c'est Euh, la 15e nuit donc euh, de Rajab une prière donc de 100 rak'at euh, dans chaque rak'at après la Fatiha 10 fois qu'on est Allah wahad et après avoir terminé la prière faire 1000 fois istighfar et ensuite dans la journée donc du 15 euh, 50 unités de prière avec une Fatiha et un Ikhlas Ce sont aussi des, des, des, des prières conseillées. Ensuite, là, il est donné euh, les prières pour la 27 e nuit de Rajab. Euh, je ne vais pas, pas m'attarder. Je, je quand même dire un, une prière, parce qu'il y, y a un tarlim spécial sur ça, qui doit s'appeler Tarlim Mirraj, dans lequel il y avait toutes les actions normalement à faire. Donc, il sûr qu'il avoir les prières de cette nuit. Euh, je vais en dire une... le professeur m'a dit il y a nuit dans Rajab que celui qui oeuvre dans cette nuit on lui inscrit 100 années de bonne action c'est 3 jours avant la fin de Rajab celui qui dans cette nuit fait 12 unités de prière dans chaque Rekarat, une Fatiha et une Sourate du Coran une Sourate hein, à chaque fois euh, donc c'est tout euh, deux par deux il faut le faire deux par 2 deux, deux, deux unités par deux Et ensuite, après avoir fait le salam, à chaque euh, deux unités, en fait, après avoir fait le salam, pardon, lorsqu'il a fait le dernier salam, lorsqu'il a fini les douze unités de prière, il dit 100 fois, <sum> Ensuite, 100 fois, et cent salat sur le prophète, et qu'ensuite, il fait dua, Pour une chose de dounia ou de akhira, qu'il désire et qu'il jeûne le lendemain, tant qu'il n'a pas fait une du'a pour demander un péché, certes Allah lui acceptera toutes ces du'as. Bon, il y a beaucoup d'autres prières, mais je, je je vous renvoie vers le tarim sur le nuit du 27, le miraj d'ascension. Donc ensuite, une autre prière. Donc c'est assez long. Ce serait donc une prière à faire au début, au milieu et à la fin du mois de Rajab. Salman R.a. rapporte que lorsque le, la lune de Rajab est apparue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au oh Salman, il n'y a pas un croyant ou une croyante qui prie dans ce mois 30 unités de prière qui récite à chaque euh, unité la fatiha et quulhuallahu ahad trois fois et quul ya ayuhal kafirun trois fois donc une fatiha trois quulhuallahu ahad trois quul ya ayuhal sans qu'Allah ta'ala efface de lui ses péchés et qui lui donne des récompenses des récompenses de celui qui a jeûné le mois entier. Et il a il est inscrit comme les les prieurs comme s'il avait prié jusqu'à l'année suivante, jusqu'à l'année prochaine. à terminer. faire chaque jour un عمل shahid, chaque jour, pour chaque jour, on élève pour lui euh, en récompense bien sûr. Euh, la récompense d'un martyr parmi les martyrs de Badr. Pour chaque jour de jeûne qu'il fera, Il a une année d'adoration et 1000 degrés élevés. On élève de 1000 degrés. S'il jeûne le mois complet et qu'il fait cette prière, Allah Ta'ala le protège du feu. Il rend le paradis obligé à lui et et il est parmi les acceptés auprès d'Allah. Jibril a annoncé ceci et il m'a dit « Oh Muhammad » Cette prière est un est un signe entre vous et les mouchlikins et les hypocrites car les hypocrites ne peuvent pas faire cette prière. Donc ensuite Salman revenant à a demandé comment et quand il doit faire cette prière. Le prophète sur la paix et lui a dit au oh Salman au début du mois tu pries 10 unités donc avec la Fatiha, 3 qul huwa Allah ahad et 3 Et après avoir fait ton salam Donc à la fin des 10 Donc 2, 2, 2, 2, 2 Quand t'as fait les 10 Tu lèves tes mains et tu dis La ilaha inna allahu Wahdahu la sharika la Lahul mulku Walahul hamdu Yuhyi wa yumit Wahouwa hayyullah yamut Biyadihil khair Wahouwa ala kulli shay'in qadir Allahumma La mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima man'at wa la yanfa'a dhal jaddi minkal jadd. Je vais articuler pour que vous puissiez noter si besoin. Et donc fais cette doua en levant tes mains et ensuite mets tes mains sur ton visage. Et donc au milieu du mois, tu fais aussi 10 unités avec à chaque Unite a bien sûr la Fatiha trois qul huwallahu ahad et trois qul ya ayyuhal kafirun après ça on dernier salam tu lèves tes mains et tu fais cette doua la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumit wa hayyul la yamut bi yadihi al ala kulli shay'in qadir ilahaan wahidan, ahadan samadan, faradan, watran, lam yattakhidh sahibatan wala walada. Et tu mets tes mains sur ton visage, et à la fin du mois, tu fais 10 unités de prière, à chaque unité bien sûr, fatiha, trois fois qu'il l'Allah ad, et trois fois kafirun, qu'il yahu al kafirun, et à la fin, après ton dernier salam, tu lèves tes mains et tu fais cette du'a, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dis ça et demande tout ce que tu veux ta doa est acceptée Allah Ta'ala mettra entre toi en et l'enfer 70 fossés chaque fossé est de la distance la taille de chaque fossé est la distance entre le ciel et la terre et pour chaque rak'at que tu auras fait, accompli il t'ascendra 1 million de rak'at L'unité de prière. Et, il te donnera, un, un, sauf-conduit, une preuve de, de, de bara, une preuve de, de que tu es acquitté, de, du feu, de l'enfer, et, une autorisation de passer le pont Sirat. Salman, a dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a terminé ce hadith, euh, je je je suis je me suis tombé en prosternation, en pleurant, pour remercier Allah Ta'ala de toutes ces récompenses que j'avais entendu Donc c'était la prière à faire à euh, euh, 30 à la carat, mais il faut la diviser en 3, 10 au début, 10 au milieu, 10 à la fin. Avec chaque fois euh, une, une do'a à faire. Ensuite, euh, les prières dans Rajab, mais sans euh, donner de temps euh, spécifique. Enes, radiaallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « fi Celui qui prie dans un jour, donc, dans n'importe quel jour de Rajab, 50, prières, donc 50 unités de prière. « Yaqraou fi kulli rak'atima tayassara min al-Qur'an » il récite à chaque euh, unité ce qu'il euh, veut comme Coran ce qui lui est facilité comme Coran Allah ta'ala lui donne les, des récompenses du nombre de tout ce qui est père et père et de tous les poils les cheveux poils des êtres humains et des poils des animaux Ibn Abbas rapporte que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jeûne un jour de rajab et dans ce jour là il, il fait quatre unités de prière dans le jour de son jeûne quatre unités de prière donc dans la première raka'at il récite 100 fois ayatul kursi dans la deuxième raka'at 100 fois quul huallahu ahad Il ne mourra pas tant qu'il n'a pas vu son degré et sa place au paradis où qu'il qu lui soit montré. Enfin, nous passons à, euh, à une autre partie, qui sont à la dernière je pense, au sujet des bonnes actions euh, générales, donc autres que le jeûne et la prière, dans le mois de Rajab, donc dans lequel on va parler des du'as, des zikrs, des adhkars, et des autres bonnes actions à effectuer dans ce mois béni, qu'est le mois de Rajab. Qu'Allah nous fasse profiter pleinement de ce mois-ci, et qui nous permette de faire le maximum d'actions qui nous permettront de se rapprocher de lui à un mine, sa satisfaction. Donc avant tout, il faut savoir que les doigts qui sont faites dans le mois de Rajab ne sont pas refusés. Donc lorsque Anas Ibn Malikradan rapporte que lorsque le professeur sallam ils entraient dans le mois de Rajab, le professeur sallam faisait cette du'a très connue Allahumma barik lana fi Rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan C'est une première du'a à faire Ensuite, la première nuit de Rajab, les douras à faire. Donc après la prière qu'on fait, la première nuit de Rajab, il est conseillé de faire cette doura. Euh, elle est assez, elle fait neuf lignes, je vais pas la lire, mais euh, je dis qu a, pour prévenir qu'il y en a bien une en fait. Si quelqu'un la, la veut, il suffit qu'il en fasse la demande, euh, qu'il me fasse la demande. ou qui me transmettent la demande, c'est page 240 du livre concerné, qui me donne le numéro de page, et je lui scanne ou photocopie la doa. Ensuite, euh, une autre doa, euh, faite par Ali ibn Abi Talib al tal la première nuit, euh, pareil, hein, euh, elle fait 11-12 lignes, idem, donc si quelqu'un la veut, euh, il suffit de me faire la demande, Inch'Allah. Ensuite, voilà, nous passons à un sujet aussi très important euh, que je vous conseille de noter, c'est les zikrs à faire dans le mois de Rajab. Donc là, il y en a un qui est très simple, très facile, qu'il ne faut pas louper, surtout pas. Alors, euh, dans Rajab qui est le mois d'Allah, il faut beaucoup évoquer Allah Ta'ala. aina radan hu apport le professeur a dit wa man sabbaha allaha tasbihatan aw hannahu tahleelatan kutuba inda allahi min ad-dakhirina allaha katiran celui qui dans le mois de rajab fait un tasbih ou un tahleel la ilaha illallah ou mais euh... oui, celui qui fait un tasbih ou un tahleel alors il est inscrit parmi ceux, parmi ceux qui évoquent Allah beaucoup les hommes et les femmes qui évoquent Allah beaucoup il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam Man qala min al al min rajab. celui qui dit celui qui dit donc <coughs> les dix premiers jours de rajab en fait <coughs> je vais pas dire directement le hadith, je vais vous expliquer c'est plus simple Alors, le mois de l'Ajab, on le divise en trois parties de dix jours. Donc, les dix premiers jours, on va faire un tasbih. Les dix jours du milieu aussi, et les dix jours de la fin aussi. Donc, les dix premiers jours, on doit dire, chaque jour, Subhanal Hayyil Qayyoum Subhanal Hayyil Qayyoum Cent fois. Donc, tous les jours, il faut dire 100 fois. Donc pendant 10 jours Ensuite La deuxième dizaine Pareil on va faire 100 fois Mais ce n'est plus le même tasbih C'est plutôt celui-ci La deuxième dizaine Subhanallah Ahadith samad Subhanallah Ahadith Pardon Ahadith samad Je répète Subhanallah al-ahad al-samad Subhanallah il-ahad al-samad Sans fois donc hein Ça c'est la deuxième dizaine Et la dernière dizaine, la troisième Tous les jours, toujours Sans fois, toujours Subhanallah il-raouf Subhanallah il-raouf Subhanallah, al-ra'ouf. Très simple. Celui qui fait ses tasmirs, donc 100 fois par jour, les 10 premiers jours le premier tasmir, les 10 second jours le deuxième tasmir, et les 10 derniers jours le troisième tasmir, il n'y a aucune personne qui peut expliquer, exprimer les récompenses qui vont lui être données. les istighfars à faire dans le mois de Rajab, les demandes de pardon. Ah, Abu Sa'id, raconte, le premier jour de Rajab, je suis arrivé auprès du prophète, wa sallam, il m'a dit, oh Abu Sa'id, quel jour, quel grand khair dans ce jour, quelle grande baraka dans ce jour, j'ai dit, et, quel est ce jour il ya nabi Allah quel est cette baraka quel est ce khir il m'a dit Jibril alayhi salam m'a annoncé m'a informé euh, que lorsqu'il est la première nuit de Rajab Allah ta'ala ordonne un ange de crier certes le mois de tauba est entré alors bonne nouvelle joie bonheur à celui qui fait l'istighfar qui demande pardon à Allah dans ce mois. Anas ibn Malik Radhiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu a dit "Quiconque demande pardon à Allah Azza celui qui fait istighfar qui demande pardon à Allah Azza wa dans le mois de Rajab, une seule fois, une seule fois, Allah lui pardonne. Allah Ta'ala Azza wa lui pardonne." Prophet sallallahu alayhi sallam a dit Accroître l'estighfar, les demandes de pardon dans le mois de Rajab, car en Allah Tout-Puissant, à chaque heure de lui, il Allah Tout-Puissant pour chaque enfin, ah pour chaque heure, c'est-à-dire pour chaque moment de ce de ce mois, un sauvé du des des gens sauvés, qu'il sauve, qu'il retire, qu'il libère de l'enfer. Alors là aussi, donc comme pour les Tespih de tout à l'heure, j'ai dit que c'était important qu'il fallait prendre note. Là aussi, j'attire votre attention. C'est important il faut prendre note. Il a rapporté d'Ibn Abbas ce hadith. Donc, ça c'est valable pour les trois mois bénis qui sont là à la suite de l'autre. Rajab, Sharban et Ramadan. Donc c'est quelque chose qu'il faut commencer maintenant et qu'il faut finir jusqu'à la fin de du Ramadan. C'est-à-dire qu'il ne faut, faut pas lâcher. Donc, celui qui, dans le mois de Rajab, Ensuite Sha'ban et ensuite dans Ramadan. Entre la prière de Dhuhr et la prière de Asr. Franchement, ça c'est très facile à faire. Il suffit juste de ne pas l'oublier. Donc si on en prend l'habitude, c'est bon. Donc après la prière de Subh. Euh, qu'est-ce que je raconte Après la prière de Dhuhr. Hein, entre Dhuhr et Asr. Hein, ça peut être avant la ou après Dhuhr. Ou entre les deux. c'est Dans le hadith, il est dit entre le Dhuhr et la Asr. Il faut dire. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا Donc, s'il y a besoin euh, du texte arabe ou phonétique, il n'y a pas de souci il suffit d'en faire la demande. Donc, celui qui fait ce, ce, cette istighfar tous les jours, entre Dbohr et Asr, Allah Ta'ala ordonne, dit, euh, révèle aux deux anges euh, responsables d'écrire ses actions, brûler toutes les pages de ses livres, concernant ces mauvaises actions et ses péchés. Il ne faut pas oublier que les ulémas ont dit Rajab, c'est pour le le, le, le par, demander le pardon des péchés, Sha'ban, c'est pour nettoyer le cœur de, de, de des, des défauts. Et le Ramadan, c'est pour illuminer les cœurs. Donc, il faut beaucoup demander pardon à Allah dans son mois. Surtout dans les dans les moments avant Subh, la fin de la nuit. Il faut faire beaucoup Sayyidul Istighfar, le maître des demandes de pardon qui est très connu. Que je peux fournir sur demande. C'est Allahumma anta Rabbi la ilaha illa Etc. Alors, très intéressant aussi La Sourate T'as récité dans le mois de Rajab Très facile Anas ibn Malik Dans ce hadith, il est dit Celui Qui récite Une seule fois La Sourate Qul huwa ahad Al ikhlas Dans le mois de Rajab, Allah Ta'ala lui pardonne 50 années de péché. Allah Akbar. L'imam Ghazali, dans son Nasiha, a dit, Celui qui dit 100 fois par jour, Bismillahirrahmanirrahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliy al-azim, et la surat quulhuallahu ahad, donc 100 fois ce tertib en fait, dans la journée, il ne verra jamais la pauvreté, et il sera protégé de tous les maux des des rois et des dirigeants injustes. Ensuite, donc euh, ça passe au, au mérite des bonnes actions dans le mois de l'Ajab, comme la zakat, donc là elle explique que c'est bien de donner la zakat dans le mois de l'Ajab, la sadaqa, euh, je vais passer plus rapidement, Euh, le le prophète salla dit, bien que c'est très important mais je passe pour pas que ça, ça soit trop long et donc le prophète salla dit, « man faraja an mu'minin kurbatan fi shahri rajab celui qui qui celui qui qui qui retire on va dire d'un croyant sa sa difficulté son souci dans le mois de rajab wa huwa shahrullahi al-asamm irrajab al le mois sourd dallah rajab c'est le mois sour ataahumullahu ta'ala fil firdaws dans le firdaws dans le plus haut paradis un palais qui fait la taille de, de, de, de, de tout l'horizon que ses yeux voient que ses yeux peuvent puis que ses yeux peuvent voir ala faakrimu rajab yukrim kumullahu azza wa jalla bi alfi karam alors le processus dit alors donnez de l'importance honorez le mois de rajab et qu'Allah ta'ala vous donne 1000 honneur mille karam il y aussi la rapportée de Rukba ibn Salam de Rukba qui rapporte de Salama ibn Qais qu'il qui, qui... rapporte un hadith marfou an wa sallam, hein, qui a dit celui qui fait une sadaqa dans le mois de rajab Allah ta'ala l'éloigne de l'enfer de la distance de la vie d'un corbeau tes plus euh, vieux corbeau qui vivent le plus c'est à dire entre parenthèses 500 années donc en fait dans le hadith il est beaucoup plus détaillé il dit le corbeau qui, qui sort de son nid quand il est bébé et qui commence à voler et jusqu'à euh, sa plus vieillesse et qu'il meurt donc c'est 500 ans Abou Darra radi dit si une telle personne une personne pour les chaque jour de jeûne qu'elle qu jeûne dans Rajab elle donne un une sadaqa euh, selon son niveau son budget il dit hayhat hayhat dit oh là là oh là là qu'est-ce qu'ils peuvent faire toutes les créatures s'ils se rassemblaient pour essayer de de de, de calculer La, la récompense qui va lui être donnée il pourrait même pas calculer imaginez le le 10 le le, le de sa récompense le prophète sahawel m'a dit wa man tsaddaqa fihi celui qui dans le mois de rajab fait une sadaqa kana biha fikaka raqabatihi min an Allah Ta'ala il lui par cette cause il lui il le, le, le libère de l'enfer. Et ensuite donc il y a une sadaqa spéciale qui est la sadaqa de la 27e 27e jour de Rajab, il a rapporté que celui qui jeûne donc le 27e jour de Rajab et qui donne une sadaqa ce jour-ci, Allah Ta'ala face à ce jeûne qu'il fait en récompense à ce jeûne Allah nous écrit min hasanat et la récompense d'avoir euh, libéré 2000 esclaves. Ensuite donc ça part de la Omra faite dans le mois de Rajab, le prophète صلى الله عليه وسلم il rapporte Muslim, Ibn Majah que le prophète a fait la Omra en dans le mois de Rajab. Omar ibn al-Khattab il a considéré cela comme مستحب. il y a beaucoup parmi les salaf salih qui le faisaient. Ça passe sur internet. Ensuite, le, le sacrifice dans le mois de Rajab. Euh... Ensuite, donc concernant le roussel, le bain rituel, les grandes ablutions. Dans le mois de Rajab, le professe, euh, il est dit dans le hadith, celui qui se lave, donc le bain rituel, la grande ablution, au début de Rajab, au milieu de Rajab et à la fin de Rajab, il sort de ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Ensuite, la protection de, de la langue dans le mois de Rajab. Anasim Malik rapporte du professeur qu'il a dit, celui qui dans le mois de Rajab, Euh, protège sa langue, donc entre parenthèses, des mensonges, des euh, de... la riba, la namima, iftira, donc euh, on a dit le mensonge, la colportation, euh, de parler sur les gens, etc. Protège sa langue de ces choses-là. Au moment où Mounké Renakir, les deux anges de la tombe, lui poseront les questions, Allah Ta'ala le... lui'aidea lui, et lui ramènera les réponses dans son esprit le pro m'a dit est celui qui euh, renie, re et re, recolle les liens familiaux dans Rajab c'est à dire il, il, va, il va il va à la rencontre de ses, de ses proches de sa famille et Il va les quérir, leur demander comment ils vont ou euh, re, re, prendre des nouvelles Allah Ta'ala lui fait atteindre tous ses besoins, toutes ses demandes dans le dunya et dans l'akhira et pendant toute sa vie Allah Ta'ala le protège de ses ennemis ensuite la visite du malade dans le mois de Rajab le professeur sallam a dit celui qui visite un malade dans le mois de Rajab Allah a ses anges très honorés il lui ordonne de le visiter cette personne et de lui passer le salam et le professeur sallam a dit là concernant salat janaz celui qui euh, fait une salat janaz dans le mois de Rajab il a la récompense comme si quelqu'un avait redonné la vie, sauvé la vie d'une fille d'une petite fille qui est enterrée vivante. Comme ça se passait dans la Jahinnem. Ensuite sur le sur le fait de nourrir les gens. Euh le prophète Saham celui qui dans le mois de Rajab, il fait manger, il nourrit un croyant Allah Ta'ala le jour de la résurrection le fera asseoir dans la soufra d'Ibrahim et de Mohammed Ali Wassalam. Celui qui fait boire une gorgée d'eau, Allah Ta'ala lui fera boire de le de, de, de, de la boisson du paradis cachetée, nectar cacheté. Et concernant toujours aider les pauvres, le procès m'a dit celui qui dans le mois de Rajab habille un croyant, donne des vêtements et l'habille, Allah, Allah Ta'ala lui met dans le paradis mille vêtements des, des vêtements du paradis ensuite par rapport aux, aux orphelins le prozesseur m'a dit celui qui dans le mois de Rajab il fait un ikra il, il, il, il est généreux avec un, un orphelin et qui met sa main sur, sa, sur ses cheveux pour chaque fois que ses, sa main va toucher de ses cheveux chaque cheveux Allah Ta'ala lui pardonne un péché ensuite le, la lecture du Coran dans le mois de Rajab le prozesseur m'a dit celui qui dans le mois de Rajab fait euh, une fois le, le khatm du Coran, termine le Coran complètement. Allah Ta'ala lui met à lui ainsi qu'à ses deux parents euh, un, une couronne au jour de la résurrection remplie de joyaux et de pierres et de rubis et cette personne est préservée, sauvée du, de la difficulté de la peur du jour du Qiyam. Donc voilà on a fait le tour brièvement d'à peu près tout euh, enfin des mérites de Rajeb euh, on a parlé donc de, dans la première partie dans le premier discours premiertarlim première partie de talim des, des mérites deb de, de sa sacré de ça sa, du fait qu'il soit sacré de sesjour le mérite de l'importance de certains de ces jours et de certaines de ses nuits ensuite nous avons parlé des jeunes Euh, de rojeb euh, spécifique à des jours et ensuite des jeûnes euh, généraux non spécifiques à des jours précis et ensuite nous avons parlé euh, des euh, donc dans cette partie que vous êtes en train d'écouter dans la deuxième partie du tard des discours de des prières des prières euh, à faire donc les nuits et les jours certaines nuits certaines jours et ensuite des prières à faire sans euh, spécification de jour Ensuite, vous avons parlé en général des douas et des dikhrs à faire donc dans Rajab. Et euh, après Rajab même, on en a parlé d'une doua, Rajab, Shahban, Ramadan. Ensuite, euh, on a parlé d'autres euh, bonnes actions à faire dans le mois de Rajab. Qu'Allah Ta'ala nous permette d'en faire le maximum et de profiter au maximum de ce mois béni, ainsi que du mois qui le suit, charban ainsi que du mois qui le suit, Ramadan, ainsi que de toute notre vie, le capital qui nous a donné. Qu'Allah Ta'ala nous permette. d'en profiter au maximum pour être dans dans ses ordres et acquérir toutes les qualités qu'il veut de nous et acquérir, euh, le plus important, sa satisfaction et euh, son paradis qu'Allah Ta'ala nous accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alhamdulillahi rabbil alaikum